Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes avec Jésus à côté du lac de Galilée. Vous avez vu, nous sommes montés sur une petite montagne et nous regardons ce lac qui est là. Jésus est monté avec ses, ses pieds nus probablement comme beaucoup de ses disciples et il, il arrive en haut de cette montagne. Alors certainement vous voyez cette herbe fraîche qui est là et puis un petit rocher sur lequel Jésus va s'asseoir et il va enseigner, enseigner, enseigner. Mais cette fois-ci, les gens sont venus en foule, mais pas tout seuls. Ils sont emmenés avec eux, tous les malades. Alors il y a des aveugles, des estropiés, des, des sourds, des muets, et bien d'autres encore, dit l'Évangile. Alors il devait y avoir de tout. Peut-être euh, des maladies incurables, euh, terribles. Il devait y avoir peut-être des paralysés, comportés sur des brancards. Il faut voir toute cette foule. Ils sont des milliers, ils sont autour de Jésus, ils l'écoutent parler. Et au fur et à mesure qu'il parle, vous voyez, il s'adresse aux uns et aux autres, et il va guérir les sourds, on lui apporte un muet, il lui guérit, il se met à parler, il guérit un aveugle qui ne voyait plus, et d'un seul coup qui se met à voir. Et puis, paf, paf, paf, des miracles et des miracles. Et non pas seulement 1, 2, 3, 4, 10, mais tous, tous, absolument tous sont guéris. On a l'impression que quand Jésus passe quelque part, quand il le veut, eh bien toutes les maladies sont obligés de se ranger derrière le Christ et d'être liés pour toujours dans les ténèbres. Comme ça, eh bien, les hommes sont dans la paix, dans la joie, ils sont guéris. Alors, on est, on est comme au paradis, là. On est comme au paradis, il y a tout ce qu'il faut, le Seigneur est en train de donner sa grâce avec une puissance extraordinaire. Et alors, ce qui est merveilleux, et c'est là tout, tout, tout ce qui se passe de merveilleux dans, cette, dans cet évangile, c'est que, eh bien, voyez, comme nous aurions été pareils toutes les personnes qui sont là sont admiratives et non seulement sont admiratives mais ils rendent grâce au Dieu d'Israël vous voyez ils ne remercie pas seulement Jésus oh, merci Jésus quelle puissance de magicien tu as ils rendent grâce au Dieu d'Israël donc ils ont bien compris que c'était la puissance de Dieu qui agissait par Jésus et ils ne s'y trompent pas Ils ont compris que Jésus est l'envoyé de Dieu. Jésus est probablement, même, ils l'ont bien compris, Dieu lui-même qui agit directement à travers les mains de cet homme. Et c'est ça qui va toucher le cœur de Jésus. Il dit « Ah, voilà, voilà les petits, les simples, les humbles qui sont tous là. » ils ont compris. Et ça y est, ils ont la foi. Ça y est, ils ont la foi, la foi qui va les sauver et qui va les emmener au ciel. Et d'ailleurs, je vois qu'ils ont la foi parce que ça fait trois jours qu'ils sont là. Ils ne me lâchent pas d'une semelle. Ils veulent vivre avec moi. Ils ne veulent pas simplement voir des miracles. Ils me veulent. Et donc, Jésus est très heureux de voir ça parce que ça y est, voilà, sa mission elle est accomplie auprès de ces gens-là. Il leur a transmis la foi. Ils croient. Ils croient fermement que Jésus est leur sauveur, que Jésus leur transmet la puissance de Dieu, que Jésus va les emmener au ciel. Mais seulement voilà, Il va falloir qu'ils redescendent, tous ces gens. Et Jésus sait que euh, sur le chemin et dans leur vie de tous les jours, eh bien, il ne pourra pas être là, présent, en chair et en os, comme il l'est à ce moment-là. Et il sait très bien que dans le monde, ils vont avoir beaucoup d'épreuves à traverser, beaucoup de difficultés, et que et que ils risquent de, eh bien, de s'endormir, de défaillir en chemin, comme il dit. Alors vous voyez toutes les comparaisons qu'on peut faire avec ce qu'on venait en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes ici à l'église et Jésus nous transmet sa parole, il rassasie nos cœurs de sa parole, c'est merveilleux. Puis nous allons sortir de cette église, le cœur tout en joyeux. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis ben très vite, eh bien les lourdeurs de la vie vont faire qu'on va peut-être assoupir, endormir un peu cette grâce que nous avons reçue dans cette église. Et Jésus dit, voilà, je ne veux pas les laisser partir sans rien. Donc je vais leur donner, je vais les, les nourrir, nourrir carrément leur corps. Hein, pas seulement leur âme, leur intelligence, mais carrément leur corps. Leur corps avec une nourriture qui, qui ne vient pas de la terre. Et donc il demande qu'on lui apporte de quoi nourrir ces personnes et il va faire cette multiplication des pains et des poissons que vous connaissez tous avec ce petit garçon qui amène les cinq pains et les deux poissons. Et puis cette multiplication qui ressemble étrangement à l'eucharistie que nous vivons. Il prit les pains, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples. Enfin, tout de même, c'est assez clair. Alors, vous voyez ce que Jésus est en train de faire là Il est en train d'anticiper ce qu'il va faire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va nourrir la foule comme il veut nous nourrir pour que la nourriture que nous recevons ici à l'autel, son corps et son sang qui sont mêlés, c'est-à-dire que quand vous recevez le corps, vous recevez aussi le sang, vous recevez tout Jésus. Eh bien, sont des nourritures réelles pour nous donner la force de traverser des épreuves de la vie et pour ne pas nous endormir. Alors c'est très mystérieux ce qui se passe dans l'Eucharistie. Cette Eucharistie qui nous nourrit profondément, qui vient nourrir jusqu'à nos corps, et qui veut à travers ce, ce corps de Jésus qui a l'aspect la, la, du pain, qui veut nous incorporer à lui en descendant en nous et en, en se mêlant à notre substance. Et cette nourriture est vraiment une force surnaturelle, une force mystérieuse. Alors nous devons la recevoir avec le plus grand respect et surtout avec la plus grande foi. Ce qui va faire que cette nourriture va pouvoir nous fortifier, nous tenir entre deux communions, c'est la foi que nous mettons dans notre communion que nous croyons que oui, c'est vraiment le corps de Jésus tout puissant qui descend en nous et qui est capable même d'aller jusqu'à guérir nos maladies physiques mais surtout les maladies de nos âmes alors demandons au Seigneur de donner cette foi ce soir pour que l'eucharistie que nous allons recevoir soit vraiment nourriture pour notre corps et notre âme et que nous ne nous assoupissions pas c'est difficile à dire, que nous, nous, nous ne nous endormions pas, que nous ne laissions pas les puissances du monde éteindre la flamme de la foi qui est dans notre cœur. Seigneur Jésus, nous te prions de descendre maintenant sur l'autel pour nous nourrir et de fortifier notre foi ce soir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.